De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01Net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et merci d'être avec nous. C'est de quoi je me mêle. l'actualité des nouvelles techno comme chaque vendredi sur rmc.fr version audio, version vidéo sur 01Net TV. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 17 juin 2016 avec au menu tout à l'heure un Victor Jakimovic déchaîné. Il a testé tous les trackers d'activité de ce printemps 2016. Autant vous dire que. Au niveau ligne ça se voit euh, Ça ça sera tout à l'heure On retrouvera aussi un sujet sur l'impression 3D Avec un concept lancé par Boulanger Vous savez le distributeur de, de produits high-tech et d'électroménager. Il s'agit d'Api 3D On va pouvoir imprimer en 3D Quelques boutons ou quelques pièces de rechange euh, D'un matériel qu'on aurait cassé On en parlera tout à l'heure Avec le directeur de l'innovation de Boulanger Mon Twitter F Sorel La page Facebook de De Quoi mettre qui vous attend Vous cliquez sur j'aime Soyez les bienvenus De quoi je me mêle Sur RMC.fr et 01net TV. Évidemment. Pour commencer, ce de quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT avec euh, à ma gauche Jean-Marie Portal. Bonjour. Euh, pardon. <rire> Christophe Joly. Oui, parce François. que ma droite, gauche, ça y est, je, je suis ça complètement y perdu. Et mon petit Florian, il fait n'importe quoi parce qu'il se dit gauche. Attends, mais c'est pas. Qu'est-ce qui se passe Donc, on recommence. Christophe Joly est à ma gauche. Bonjour, bonjour. Christophe. Bonjour, <rire> François. Voilà. À ma droite. Non, on y arrive. Et puis à ma droite, donc Jean-Marie Portal. Non, moi bonjour. Christophe. Bonjour, François. <rire> bah, là, là, là, attention, tout à l'heure, on va parler justement du cerveau augmenté. Je pense qu'il faudrait un peu augmenter mon cerveau. Il va oh. falloir que j'écoute vraiment avec beaucoup d'assiduité ce que vous qu -ce allez que dire vous C'est ce que vous venez de dire, François. <rire> Un spécial donc cerveau augmenté. Ce sera dans le Zero Net Mag dans quelques minutes. Mais pour débuter, l'actu vue par euh, donc Metro News et Christophe Joly qui en est le rédacteur en chef. Et on va commencer par le 3 Leak Cube, comme on dit aussi si on est du côté de Los Angeles, avec pas mal d'annonces, notamment du côté de chez Microsoft. Oui, qui a annoncé deux nouvelles consoles. Une première qui va être lancée au mois d'août prochain, qui est la Xbox One S. S pour Slim, c'est-à-dire qu'elle est plus petite. Elle est plus compacte que la précédente, que la One. Elle est 40% plus compacte. donc C'est quand même pas mal en termes de gain de place. La nouveauté, c'est qu'elle est dotée d'un nouveau processeur AMD qui permet de prendre en charge mmh. les contenus 4K pour les vidéos et HDR pour les jeux. Euh, côté prix, la version 500 Go coûtera 299 euros. La version euh, 1 Intera Coûtera 349 euros et 399 pour la 2TB. Euh, lentre gamme est 50 euros moins cher que la Xbox, Xbox One. Donc c'est quand même pas mal. Et on gagne en fonctionnalité puisqu'on a l'ultra haute définition sur la vidéo. Voilà. Ça c'est pas mal. Autre nouveauté, euh, Microsoft a annoncé que les jeux achetés sur Xbox One pourront désormais être joués sous Windows 10 euh, et réciproquement grâce à la fonction Xbox Play Anywhere. Autre, euh... Elle est plutôt jolie d'ailleurs. Enfin ouais. euh, voilà, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo. Euh, vous pouvez la découvrir. Vraiment, ça change du, du gros minitoscope VHS de la, de la précédente Xbox One, qui était vraiment un peu mouse costaud. L'autre console annoncée, pour le coup, on en sait guère plus que son nom, qui est Scorpio. On sait qu'elle sera taillée pour le jeu 4K et la VR, la réalité augmentée. On devrait l'avoir en 2017, mais on en sait guère plus pour le moment. Euh... Voilà, c'était les deux annonces assez fortes, donc ils donnent envie avec Scorpio, mais vous pourrez déjà euh, dépenser un peu d'argent en août avec la Xbox One S. Hein. Voilà, qui sortira visiblement dans la foulée euh, en France, euh, sans doute au même prix. C'est ça. On n'a pas encore de date véritablement euh, officielle. Euh, voilà, on se rend compte que ça bouge du côté des consoles. On prépare déjà Noël, euh, il faut sortir des nouveautés. C'est ça, donc, et c'est comme... Nintendo qui est toujours un peu à la traîne, puisqu'ils ont oui. annoncé une nouvelle console, mais dans un an en mars. Tout à fait. 2017. Et puis alors, Sony, on va y revenir tout de suite, ils n'ont pas annoncé de nouvelles consoles, mais en revanche, ils ont acté la sortie de leur masque de réalité virtuelle. Ouais. Enfin, c'est le PlayStation VR qui va être lancé le 13 octobre précisément. Il coûtera 400 dollars. On a misé sur une parité euro-dollar, donc il devrait coûter à peu près le même prix en France. L'autre nouveauté, c'est Sony qui a présenté également une manette d'un nouveau genre, baptisée euh, M-Controller. En fait, il s'agit d'un pistolet avec une petite boule rose qui vous permet de tirer virtuellement. Donc, globalement, c'est ce, pour des, des jeux de oui. FPS, mm -hmm. hein, évidemment. Euh, voilà, pour l'instant, il y a un seul jeu qui serait compatible avec ça, c'est Voilà. C'est l'autre petite nouveauté, Sony. Mais ah bien donc. moins importante que le masque dont vous avez parlé. Le masque de réalité virtuelle Sony, qui est quand même assez bluffant. Hein. Alors, bon, c'est sûr, c'est 400 euros, c'est le prix de la console, mine de rien. Euh, mais il est assez intéressant. Et on aura l'occasion de le tester dans les semaines qui viennent, notamment à la Paris Games Week, hein, puisque on... voilà, la Paris Games Week, c'est le grand rendez-vous du jeu vidéo en fin d'année. Et il sera présent, bien sûr. Et peut-être aussi une annonce d'une nouvelle console de Sony, puisque c'est vrai que ça, c'est les... les bruits qui courent en ce moment. Hein. On pourrait avoir une bonne nouvelle. Sony pourrait lancer une nouvelle console d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Euh, voilà pour l'E3, on reparlera de l'E3 lundi soir euh, sur ZeroNet TV avec notre deuxième numéro de 100% Gaming avec Emeric Siméon de la rédaction de ZeroNet.com qui rentrera euh, de l'E3 pour nous et qui nous racontera un petit peu quelles sont les, les grosses nouveautés, les grosses tendances et puis nous aurons avec nous aussi le rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine qui sera dans ce 100% Gaming, Ce sera lundi soir donc 18h en direct sur ZeroNet TV. Euh, Christophe, on enchaîne après euh, donc le 3, c'est Apple qui a fait aussi l'actualité cette semaine. Avec sa conférence de développeurs. La WWDC. C'est ça. Et on a retenu 10 choses qui vont changer dans votre nouvel iPhone avec iOS 10 qui va être lancé à la rentrée. Les choses un peu euh, du quotidien, on va dire, qui changent l'utilisation de l'iPhone. La première chose, vous pourrez écrire des messages dans toutes les langues automatiquement. Euh, L'iPhone va reconnaître la langue dans laquelle vous écrivez. Je trouve que c'est pas mal. c'est vite de basculer d'un dictionnaire à l'autre. Mm -hmm. Je trouve que c'est plutôt malin. D'autres le faisaient déjà. Donc là, Apple se met à niveau. Vos photos de famille où les photos pourront être rangées désormais automatiquement en fonction des personnes qui figurent sur les visuels, des lieux ou des objets qui sont photographiés. Je trouve Au que Les sur les photos, en voilà, quelque des sorte. Voilà, c'est tags automatiques. Ouais. Et je trouve que c'est plutôt pratique également. Vous pourrez, euh, euh, euh, pardon, vous pourrez également <rire> avoir par écrit les messages vocaux qui vous sont envoyés. Donc, ça peut être assez pratique. Si vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone, mais juste le lire. Euh, ouais. Je trouve que c'est plutôt une fonction intéressante, peut-être marginale donc, quant à son utilisation, mais pourquoi pas. Vous allez pouvoir, et ça, c'est important pour vous, François, et pour moi, et pour Jean-Marie également. Vous allez pouvoir apprendre peur. à rester zen. Ah Ça, grâce bien. à l'Apple Watch, Alors, il faudra avoir l'Apple Watch, mais ils, ont, ils vont proposer une nouvelle application, baptisée oui. Breath, qui va vous permettre de faire des exercices de respiration. Je pense que j'en ai besoin parfois, quand je bafouille, c est, c est, non, comme ça parle, je vais oui. un petit peu... Quand vous appelez Jean-Marie Portal aussi. Oh, par exemple, ça, ça, ça peut me déstabilise peut un peu me... plus encore. Voilà, ça. Vous allez aussi recevoir moins de spam téléphonique en théorie, puisque le... ces appels seront automatiquement euh, détectés par euh, l'iPhone et vous recevrez un message selon lui, indiquant que selon lui, il s'agit d'un spam téléphonique. Je trouve ça je trouve plutôt bien parce qu'on sent quand même pas mal d'appels. On en a parlé il y a peu. Par ailleurs, ceux qui ont l'Apple Watch ne seront plus obligés désormais de taper leur code pour déverrouiller leur Mac. Donc euh, il suffira d'approcher la montre pour qu'automatiquement il soit déverrouillé, je trouve que c'est plutôt bien. Euh, une nouvelle fonction intégrée dans Plan qui permettra de savoir où égarer votre voiture. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de faire quoi que ce soit, automatiquement l'endroit où vous serez garé sera repéré par Plan et vous saurez où vous serez où vous égarez. je trouve c'est plutôt bien pour ceux qui sont tête en l'air. Y voilà a -il dans les applis lignes. comme ça. Moi je sais que suite à cette annonce hum... Le, le créateur d'une en fait, petite start-up nous a dit qu'il existait des applis. Il en existe plutôt. pas mal, mais font ça automatiquement ouais, euh, Je crois bien. Je Waze crois bien, le fait à... automatiquement. À, à creuser aussi. Eh C'est bon de savoir. Alors. Ouais. Mais Waze le fait. D'accord. Enfin, ouais, J'utilise cas... beaucoup Waze, mais je ne savais pas qu'il proposait cette En fonction. tout cas, la version bêta... Euh, moi je suis inscrit au bêta mais on peut s'inscrire au programme de bêta de, de Waze et euh, là moi depuis quelques temps systématiquement, dès que je me gare en plus généralement c'est une autolive je suis content de savoir que mon autolive était garé ouais, à la borne voilà, board, voilà, euh, voilà ça, ça, que je... ça fait plaisir mais et voilà, quand j'en prends prend une... une autre je me fais, ah bah tiens mon ancienne autolive elle était là-bas et c'est bien, Voilà, tout malin Ça, c'était toutes les fonctionnalités du oui, S10, euh, qui arrivera tôt, donc ouais. euh, euh, évidemment à la rentrée avec entrée. le nouvel iPhone 7, qui sera Mais annoncé ils ont par Apple. Toujours pas intégré de swipe au niveau du clavier, je trouve ça. Enfin, voilà, Apple est toujours un peu en retard par rapport à d'autres. Ça, c'est extrêmement pratique. Sur Google, ça existe depuis longtemps. En plus, les, les claviers euh, qu'on peut télécharger sur iOS euh, généralement s'interfacent assez mal avec euh, oui. les autres applis. Moi, j'ai essayé swipe, alors euh, bon. Voilà, au début ça ne marchait pas, moi ça m'a complètement découragé et je ne l'ai plus installé depuis. Voilà, et euh, ça serait bien que ça soit en natif sur, euh, sur l'iPhone. Allez, petite brouette d'informations Facebook. Oui, maintenant. tout à fait, avec Christophe. une première info concernant l'application Moments qui, euh, comment dire, Facebook va, veut pousser cette appli qui n'est pas assez téléchargée. Rappelez-vous, ils avaient fait la même chose avec Messenger, qu'il était obligatoire de télécharger ouais, il y a, a peu... A, on a été obligé de télécharger pour pouvoir... utiliser euh, la fonction. Voilà, ouais. avoir les messages privés. Oui, tout à fait. Et là, c'est un peu la même chose. Si vous ne téléchargez pas l'application avant le 7 juillet, les photos qui euh, sont sur Facebook vont être supprimées. Donc, il faut, faut le faire idéalement pour... conserver Toutes les ces... photos qu'on a sur Facebook euh, Sauf celles... Euh, ça concerne les photos pour lesquelles vous avez euh, euh, activé la synchronisation. D'accord. Voilà. Mais donc, C'est mieux de le faire quand même, ça coûte rien de toute façon. Mais c'est l'idée de forcer un peu la main de Facebook pour que enfin cette application décolle. Oui, voilà. C'est pas les photos qui sont sur votre mur, C'est ça. C'est les photos que vous sauvegardez dans l'espace de stockage de Facebook. Donc, c'est. Euh... Il y en a quand même pas mal. Votre et... mur va rester intact après le 7 juillet. Ça. ça veut dire que dans 10 ans, on aura tout un, un pan de notre smartphone d'écran d'accueil avec des applis Facebook. Parce que c'est ça, finalement. Oui, enfin, peut-être que vous ne synchronisez toujours. pas vos photos avec Facebook, oui, peut-être ouais. que vous ne les synchronisez pas du tout, ou alors euh, sur Google Drive. Il enfin, y a un tas de Ou OneDrive, il y, y a un tas d'autres applis. Moi non plus. Non. Non. Moi non, non. plus. Donc, faut, euh... faut donc, donc on n'a pas besoin d'avoir cette application. Absolument non, on y pas. Y on ne pas. On est d'accord. Autre petite news Facebook. Alors ouais. là, c'est un petit peu plus, peu plus grave. Ouais. C'est euh, Facebook qui lance en France le bouton anti-suicide. C'est testé aux états unis depuis un an. Ça fonctionne plutôt bien. On sait que sur Facebook, des fois, il y a des gens qui envoient des messages qui peuvent nous alerter sur leur, mmh. euh, leur état mental. On va dire qu'ils se, en... qu se mettent en danger. Donc désormais, vous pourrez alerter soit des associations, soit des amis proches qui pourraient rentrer avec ces, ces personnes euh, avec, qui ont des tentations suicidaires, mmh. soit des, donc, des organisations, voire les, les secours. On l'a testé. Non, on l'a pas testé, mais on a regardé comment ça fonctionnait. On trouve que c'est n'est pas, pas assez intuitif, mais c'est vraiment très utile. Et certains qui doutent de l'utilité de Facebook, bah, pour le coup, euh, douteront un petit peu moins. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Oui, oui, oui. C'est vrai que Facebook est de plus en plus ancré dans la société. On le voit avec ses alertes antisémites. Euh, voilà, le safety check euh, mmh. en, en cas d'attaque terroriste, qui a été d'ailleurs euh, mis Orlando, en place hein. aussi à Orlando. Mmh. Hein. Euh, et là, ça a un vrai sens, c'est-à-dire que il voilà, y a un vrai service public ouais. rendu ouais. de la vous part voyez de Facebook. Vous l'un de vos amis qui euh, enfin, proposent euh, des messages euh, qui vous interpellent. Euh. bien même, ça ne sauverait qu'une seule vie, c'est toujours une vie de gagnée. Il a pas de euh, voilà, quantifier. C'est pour euh... aussi la puissance aujourd'hui de Facebook, c'est-à-dire que ouais. c'est devenu un média... Euh, d'ailleurs, ça marche, regardez, moi je suis toujours vivant. C'est vrai. Comment quoi ça a marché Avec un cerveau augmenté en plus, c'est pour ça que j'utilise un Ouais, mais j'ai pas la grosse tête pour autant. Non, c'est vrai. C'est vous qui le dites. Oh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité Allez, c'est parti, maintenant, ça y est, voilà. Et sur YouTube, ça va être... Et on vous l'avait dit, ils s'entendent pas du tout, tous les deux, tac, tac, tac, bim, bim, Je suis désolé, je dérapais. Non, pas taper, pas taper, pas Non, en fait, pour tout vous dire, Christophe et Jean-Marie s'adorent, mais ils se c'est pour ça. Oui. On va terminer avec une télé un peu particulière. Voilà, une télé sans moustiques. En fait, c'est LG qui lance un, une télévision, alors non pas encore en Europe, mais en Inde, où le marché est plus important pour ce type de produit. Une télévision, qui est un téléviseur qui intègre un processus ultrason qui permet de repousser les, les moustiques. Je trouve que c'est plutôt une bonne <rire> idée. Dans certaines régions de France, ça pourrait être intéressant. En Camargue, par exemple, où il y a pas vrai, mal de, vrai, de moustiques. Et c'est pas très très cher, puisque ça coûte entre 350 et 625 euros. Selon la, la, le, la taille de l'écran, c'est donc LG. Ça mm -hmm. s'appelle Mosquito Away. Voilà. Donc si vous voulez euh, chasser les moustiques, bah, allez en Inde. Vous achetez ce téléviseur. Ça, vous achetez ça sur existe déjà sous forme de prise. Ou... Enfin, c'est intégré, oui, mais là, intégré la à la, donc, la télé. Donc, voilà. Bon, mais, alors moi, je Mais du coup, il faut se rapprocher de la télé, quoi, pour euh, pas être piqué par les moustiques. Donc on a l'écran scotché sur la télé. <rire> ça dépend après on, on, de la portée. On, du, voilà, on ne sait pas trop le périmètre. Et puis déjà un, si ça marche vraiment. Il bon, ça fonctionne assez bien. Ça ouais. marche, oui. Mmh, mmh. Oui, parce que les ultrations euh, éloignent... Euh, c'est ça. Mais ça ne fait que les, les éloigner. Donc dès que vous éloignez la télé, vous êtes être être lustiques ailleurs. C'est pour forcer <rire> les gens à rester devant leur télé, en fait. C'est rusé. C'est ça. Bon, écoutez, pourquoi pas. Voilà, c'est LG qui propose ça. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Euh, Christophe Joli, donc rédacteur en chef de Métro News. On enchaîne avec Zéro Net Mag de cette semaine. C'est le numéro 845, je le disais, euh, avec en couverture... La techno qui augmente le cerveau et c'est vrai que eh bien c'est un sujet un peu prospectif. Hein. Vous avez oui. euh, suite à l'enquête que vous avez euh, faite et euh, imaginez ce que pourrait euh, apporter en fait, la, la science dans les 20-25 prochaines années. Ou même euh, au-delà de ça, on est dans le dossier, on est même allé jusqu'en 2100, donc on s'est même, euh, même projeté peut-être à une époque où on téléchargera droit. carrément le, notre mémoire, où on dupliquera en fait, le contenu du cerveau euh, sur des ordinateurs. Pour l'instant, ça reste vraiment à l'état de science-fiction, il y a de gros débats là-dessus. Enfin, oui, mais y c'est aucune... quelque chose qui commence à être intégré dans le Tout à fait, et, et il y a des recherches, entre autres chez Google, qui s'intéressent particulièrement à ce sujet-là. Parce qu'on part du principe que finalement, tout, tout, enfin, notre mémoire, tout ce qu'on sait, tout notre savoir, etc., ce ne sont que des données. Et lorsqu'on arrivera à numériser toutes ces données, on pourra les stocker autre part que dans notre cerveau. C'est un truc de dingue. Oui, exactement. Euh, alors Le cerveau, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on, on arrive à faire des prothèses pour le, le corps, des bras, des mains, etc. Euh, le cerveau, ça reste quand même un, un organe qui est plus, euh, plus mystérieux, sur plus lequel... Complexe, on, bien sûr. Qui est plus complexe sur lequel on, on ne cesse d'apprendre des choses, mais on est encore loin de, de le maîtriser. Et donc, on s'est projeté comme ça. Moi, je vous propose plutôt de, de nous arrêter dans les 20, 20, 20, 25 prochaines années. Donc, des choses qui sont plus proches et, euh, et qui, euh, pour le coup, euh, commencent à être plus réelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Matrix, du film Matrix et de Néo qui apprend le Kung-Fu en, en quelques secondes comme ça, euh, en ayant juste son cerveau connecté à une machine Donc, on injecte dans son, dans son cerveau euh, l'art, les, les, euh, la pratique du Kung-Fu. Ouais, euh, il se retrouve avec s... de, 20 ans de pratique. Et quoi. il se relève ça, ça de son... Ça, voilà, il ouvre les Vous yeux, et il dit « I know Kung-Fu ». Si je pouvais apprendre en quelques secondes comment on fait de la radio, ça serait cool. Vous oh, préférez pas... Pas, <rire> <Préférait rire> pas apprendre le chinois en quelques secondes Ah, ouais, le chinois, ça serait ça bien. Fait... Juste avant de partir en vacances ouais. Vous imaginez Vous imaginez, là, vous. Ouais. Et là, bam Bon, c'est quand même encore un peu de la science-fiction. Oui, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Néanmoins, euh, en matière d'apprentissage et pour euh, booster nos capacités d'acquisition, il euh, y a des projets en cours, entre autres aux États-Unis, à la DARPA, donc, qui est, euh, est euh, enfin, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense. Donc, on est vraiment euh, dans le monde militaire. Et un, un premier euh, projet qui s'appelle RAM Replay, RAM pour restauration active de la mémoire. Et c'est un dispositif à base d'électrodes. Alors ça rappelle aussi un petit peu les électrochocs, mais ça, là ça fait pas mal parce qu'il s'agit bien de faire passer du courant dans le cerveau. Là c'est du courant très basse tension, donc oui, c'est indolore. Mmh. Des électrodes posées directement sur le cuir chevelu et qui seraient censées euh, augmenter vos capacités d'acquisition lorsque vous êtes Éveillé Et de consolidation de ce que vous avez appris la journée lorsque vous dormez. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on apprend quand on est réveillé et euh, la nuit ça sert pas qu'à dormir et à rêver. Pendant ce temps là le cerveau continue à fonctionner et oui. consolide et stock, et, et stock stock dans, la profonde, dans la mémoire profonde, donc dans l'hippocampe, ce qu'on a appris dans la journée. C'est la consolidation. Et donc, avec ça, on peut s'imaginer que demain, euh, peut-être qu'on apprendra plus vite. D'ailleurs, euh, les, les, les scientifiques qui s'occupent de ce projet-là envisagent euh, à terme de sortir des casques grand public. Et ils, ont déjà, ils sont déjà en discussion avec un, un laboratoire de stimulateurs euh, euh, cérébraux espagnols et un autre euh, américain. Donc, euh, voilà. Bon, on ne va pas apprendre le Kung-Fu quand même en quelques minutes. Euh, plus... plus Plus fort encore, et là, parce que le fléau, quand même, du. faut pas oublier, c'est que le fléau actuellement du, du 21e siècle, c'est un peu Alzheimer. Vous savez que, selon l'OMS, d'ici 2020, un Français sur quatre de plus de 65 ans sera touché par Alzheimer. Et Alzheimer, c'est la mémoire profonde hein, qui, qui disparaît petit à petit, avec des neurones qui ne qui se forment plus correctement, qui sont mal formés, bref. Et là, c'est donc toujours aux États-Unis. Euh, en Californie, où euh, on a, de la même façon, imaginé un, un réseau comme ça d'électrodes. Cette fois-ci, c'est plus branché sur le cuir chevelu. Il faut ouvrir un petit peu le crâne, donc ça fait un petit peu mal, là, par contre. Et on va reconnecter le cerveau, c'est-à-dire on va reconnecter la mémoire euh, à court terme, donc euh, qui est euh, le lobe frontal, avec euh, l'hippocampe, donc la mémoire à long terme. Et il y a une petite puce qui va se charger en fait de traduire les informations qui arrivent d'une partie du cerveau pour euh, que l'autre partie du cerveau Euh, la, les, les, les stocks, les, les apprennent, les, les comprennent. Les comprennent en oui. fait, on injecte, finalement, quelque part, des souvenirs, comme ça, euh, dans la mémoire, à long terme. Donc, c'est assez... Ah, okay. euh... Ouais, espérons qu'ici là, on ait, on ait réussi à trouver le moyen chimique de contrecarrer l'Alzheimer. Al eh bien, puisque vous parlez de ça, cette fois, je vous ramène en France, c'est à Toulouse. Euh, ah. Donc, des scientifiques qui travaillent, entre autres, au CNRS, qui ont fait des tests sur des souris. Alors, ce qui faut savoir, c'est que euh, c'était des souris donc atteintes d'Alzheimer, mais un Alzheimer génétique. Or, il faut savoir que l'Alzheimer génétique, qui est dû à une malformation euh, au niveau des gènes, euh, c'est que 1% des Alzheimer. Néanmoins, euh, voilà, euh, on, a, on a traité ces souris en leur euh, injectant en fait un, un virus modifié. Euh, désactivé mais modifié euh, porteur d'une petite séquence pour aller modifier en fait l'ADN des cellules souches qui produisent les neurones mmh. parce que euh, vous savez que pendant longtemps on a pensé qu'on produisait ces neurones juste à la naissance on sait aujourd'hui, enfin depuis 15 ans qu'on produit des neurones tout au long de sa vie on en produit environ 700 par jour mais oui Continuer à faire des neurones tous les jours. Oui, oui, oui. Euh, et qu'a priori, le réservoir à neurones est assez. Euh, en tout cas, on ne le quantifie pas, c'est assez illimité. Et euh, alors prob... qu'au départ, on imaginait qu'on avait un capital de neurones et qui petit à et petit, se s'est dégradé en voilà. réduisant. C'est assez récent, hein, mmh. en fait, que cette mmh. théorie est tombée. On sait aujourd'hui qu'on continue à produire des neurones tout au long de sa vie. Le problème des gens oui. qui ont, le problème oui. des gens qui ont un, la maladie d'Alzheimer, c'est qu'ils continuent eux aussi à produire des neurones, mais ces neurones sont mal formés. Il y a, il y a un, environ 5000 connexions sur un neurone. Euh, là, en l'occurrence, le neurone n'arrive pas à faire les connexions correctement. Donc, il s'agit de modifier les cellules souches pour qu'elles produisent effectivement euh, des neurones tout à fait sains. Et le fait est que sur des souris de laboratoire atteintes d'Alzheimer, ça a marché. Alors moi, la question que j'ai posée à, à la scientifique que j'ai eue euh, eu, euh, dans le cadre de ce dossier, c'est de dire, mais si on, si on faisait ça sur des gens qui n'ont pas Alzheimer, est-ce que ça augmenterait leur capacité cognitive Et euh, en fait... Elle, elle, Ils n'ont pas mesuré, ils se sont posé la question et euh, la réponse c'est peut-être qu'effectivement on pourrait cons constater une amélioration des capacités cognitives chez des personnes saines. Donc euh, voilà, un petit peu de matière grise, ça vous dit À retrouver donc dans le Zéro net Mac de cette semaine, euh, quand la techno augmente le cerveau, le voici. Et il est en kiosque jusqu'au début juillet, hein, celui Oui, ci. tout à fait, il est en kiosque très exactement jusqu'au 5 juillet. Merci beaucoup Jean-Marie Portard, rédacteur en merci chef François. Toi, donc, de Zéro net Et puis merci aussi à Christophe Merci Jody, François. rédacteur en chef de Metro News. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ce concept étonnant d'API 3D. On va pouvoir imprimer des petites pièces Des petits, euh, voilà, des, voilà, des pièces que, de, par exemple, je sais pas moi, de votre grippe hein, ou de votre four qui ont cassé, vous allez pouvoir les imprimer au lieu de les commander. Euh, c'est assez étonnant et c'est Boulanger, euh, le distributeur, qui a mis ça au point. Et puis ce sera aussi euh, Victor Jakimovic qui me rejoindra. A tout de suite. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01FTV. François Sorel. Et c'est une petite révolution que nous allons aborder maintenant dans De quoi je me mêle ?» avec mon invité qui euh, est en fait le responsable de l'innovation euh, et de la veille chez Boulanger. Je suis ravi d'accueillir Jean-Philippe Alain. bonjour. Bonjour François. Alors euh, Jean-Philippe vous êtes euh, donc je le disais, euh, vous faites partie de la société Boulanger hein, qui euh, fabrique, euh, enfin fabrique oui, commercialise de l'électroménager mais aussi de la IFI, de la vidéo etc. On est tous rentrés dans un magasin boulanger, ça il n'y a pas de souci, on sait ce que c'est. Ce qu'il y a de nouveau c'est le concept d'API 3D. Et on va parler maintenant d'impression, en fait d'impression 3D parce que c'est quelque chose qui est en train véritablement de bouleverser notre quotidien. Vous avez lancé API 3D qui est un service en fait qui va nous permettre d'imprimer des petites pièces d'accessoires qu'on ne retrouve pas dans le commerce traditionnel. C'est ça Exactement. On a lancé une plateforme, api 3 dfr qui permet de retrouver les modèles de pièces détachées pour euh, pouvoir les imprimer soi-même si, si, le, si on le souhaite ou, ou de, de, de les faire imprimer si on n'a pas d'imprimante 3D. D'accord. Avec des pièces détachées que on, on peut commercialiser pour certaines, euh, mais euh, euh, comme, comme vous venez de le dire, certaines ne sont pas commercialisées et certaines sont en rupture si vous avez un vieux produit par exemple. Et donc ça permet de retrouver certaines pièces détachées. Alors bon, des exemples, il y en a plein. Vous êtes venu avec votre petite collection ouais. d'objets euh, imprimés en 3D. Euh, par exemple, par exemple, regardez ça, c'est un truc tout bête. Alors euh, là, vous le voyez un petit peu. C'est une petite plaque qui vous permet, euh, en fait, à l'arrière de votre télécommande, de, de coincer les piles en fait, hein. de ne pas avoir de scotch. Voilà, de ne pas avoir de scotch parce que c'est que c'est le genre de truc. Vous savez, ça, le petit clapet se casse et après, euh, ben voilà, ça tombe donc on met du scotch. Donc, ça, ça, ça n'existe pas en pièce détachée. C'est-à-dire, c'est pas un accessoire qu'on va trouver. Exactement. Le, le cache pile de, de votre télécommande, c'est pas un, un accessoire. ce n'est pas une pièce détachée que, que l'on vend aujourd'hui, euh, que les constructeurs vendent. Aujourd'hui, si vous cassez ça, vous mettez un, un scotch ou vous rachetez une télécommande, une télécommande universelle. Euh, et avec API 3D, on vous permet de bah, de télécharger ce modèle-là et de l'imprimer si vous avez euh, si vous avez une imprimante 3D pour quelques centimes de, pour quelques centimes de, de, de plastique. Ouais, c'est ça qui est dingue. Euh, et c'est ça la révolution de l'impression 3D. Donc ça peut être, on l'a dit, un petit cache télécommande, mais il y a plein d'autres objets. Alors c'est pas des gros objets. J'imagine qu'il y a des limitations hein, en oui. termes de, de, de, de taille. Aujourd'hui, les limitations, elles sont, elles sont liées en fait aux, aux machines que l'on vend, aux imprimantes 3D. Euh, globalement, aujourd'hui, les imprimantes 3D euh, grand public, euh, on, on va avoir des, des proportions qui sont de 15-20 cm en, en ce qu'on appelle en X, en Y et en Z pour les trois dimensions, mmh. euh, donc 3D, euh, à peu près 20 cm C'est pour ça que euh, parmi les pièces les, les, les plus grandes qu'on peut faire en hauteur, on retrouve le, le suceur de l'aspirateur, par exemple. Le suceur d'aspirateur, voilà. Euh, quand on le casse, on est bien embêté. Ou quand on le perd, on est bien embêté quand aussi. Quand on le perd, en effet. En plus, là, il est orange, donc c'est plutôt cool. Hein ouais. euh, et euh, donc, c -c -c cette pièce-là a été imprimée en 3D Cette pièce-là a été imprimée en 3D, euh, on le verra un peu avec certaines vidéos, comme, comme, comme on peut voir. Euh, c'est une technologie qu'on qu utilise, c'est une des technologies de l'impression 3D, qu'on appelle en dépôt de fil, euh, où il y a l'imprimante qui va venir déposer des, des, des fils très très fins, euh, couche par couche, pour, pour créer véritablement ce produit. Ouais, on se dit que c'est en fil, mais ça ne doit pas être costaud, mais c'est hyper costaud, quoi enfin, je veux ouais. dire, euh... Franchement, Il y, y a certaines pièces qui sont, qui sont plus résistantes que, que les pièces originales faites avec des moules. Ouais. D'accord. Euh, alors bon, on l'a dit, ça c'est l'une des plus grosses pièces. Qu'est-ce qu'on peut aussi imprimer comme petits, euh, comme petits objets Alors des, des petits objets, on va retrouver des, des pieds par exemple. Euh, et on va avoir, euh, avec la technologie de l'impression 3D, pouvoir faire également des, des, des, des pièces qui sont souples. Euh, avec euh, avec du plastique qui est enfin euh, du consommable puis un tout petit peu différent euh, avec euh, chauffé à une température un peu différente qui va être euh, qui va être résistant et, et qui va être à la fois souple également. D'accord, mais ça ça sert à quoi par exemple Ça c'est un pied euh, que vous pouvez retrouver euh, sous, euh, sous votre frigo ou sous un sous un sous un, euh, euh, sous un micro ondes par exemple. Euh, ça évite que votre micro ondes il y, y commence à il y commence à basculer. Est-ce que ça peut être par exemple, je sais pas moi, le, le, le bouton d'un four ou euh, le, le, le, le petit machin du grippin qui oui. pète, des trucs comme ça Oui, alors là on va retrouver par exemple le, le bouton d'un four, euh, on, on a... Euh on a euh, l'exemple et, et des clients qui viennent tous les jours chez nous en disant bah voilà j'ai une vieille gazinière ou j'ai une gazinière où j'ai perdu le bouton de mon four euh, qu'est-ce que vous pouvez me proposer et donc là on peut on peut lui, lui lui vendre un nouveau bouton mais parfois si encore une fois la gazinière est trop ancienne euh, ben on peut euh, juste ne pas avoir mmh. ne pas avoir de, de, de bouton et grâce à API 3 D on, on propose juste de ben, de lui trouver une nouvelle solution euh, et de, de de lui permettre de retrouver l'usage de son four avec un, un, un petit bouton comme ça et des boutons on oui, en qui sera pas euh... forcément euh, complètement ressemblant à l'original oui. mais qui rentrera dans le petit euh, dans, dans la petite pièce euh... dans, dans le pas dans, dans le pas en fait du, oui, du, voilà, du, de la gazinière et qui permettra en fait et c'est le plus important de retrouver l'usage de, de, de son produit et de pas de, de, de ne pas le jeter en fait parce que c'est trop bête à cause d'une petite pièce comme ça en plastique de, de, de jeter son produit alors euh, je disais c'est vrai que c'est pas euh, on ne peut pas dire que ce soit hyper beau. C'est-à-dire qu'on voit encore qu'on a un produit qui est Relativement gros grossi en termes de finition. C'est-à-dire que si par exemple on a un super four, euh, je sais pas moi, de Dietrich, je ne sais pas quoi, avec un, un petit bouton hyper design, etc., euh, l'impression 3D ne pourra pas reproduire à l'identique ce bouton. On est d'accord bon, Après, la, la beauté, c'est assez, assez relatif. Mais, mais, mais euh, le, Bien joué. Le, le, <rire> Bien balancé. L'objectif, c'est de se dire aujourd'hui, on va mettre à disposition le modèle. Euh, les technologies de l'impression ouais. 3D évoluent très vite. Tous les ans, on a des nouvelles machines qui sortent on a des nouveaux consommables qui, qui sortent. Euh, Et euh, on peut déjà, euh, avec, euh, avec certaines imprimantes, alors professionnelles cette fois-ci, imprimer en, en métal. Euh, avec, euh, avec certains, certains aciers et retrouver l'aspect euh, euh, fini un peu du, du, de certains boutons. Ouais. Euh, après, on peut, sur, sur certains plastiques également, pouvoir euh, bah, les retravailler par la suite, mettre une petite résine euh, pour, pour pouvoir retrouver un aspect, euh, un aspect fini du, du bouton. On parlera tout à l'heure du futur de l'impression 3D et votre avis, justement, sur comment peut évoluer cette impression 3D. Mais euh, auparavant, moi, j'aimerais bien euh, comprendre comment ça marche. donc Je vais sur API 3D, oui. qui est un site qui a été dédié. Oui. Euh, J'ai cassé par exemple voilà, euh, le, le, le suceur de mon aspirateur Déjà est-ce que je vais trouver Toutes les pièces de tous les aspirateurs Ou pas Pas encore L'objectif avec Api3D, c'était de lancer une démarche, que ce soit en interne, mais avec nos clients également, et de se dire, on va se focaliser sur les pièces qui sont les plus demandées, et on va se focaliser sur, sur les pièces qui sont techniquement possibles également, et on va euh, mettre en ligne, euh, et on va commencer par quelque chose, et on va commencer par euh, s'adresser à, à une centaine de produits. Euh, donc euh, c'est une centaine de pièces détachées qui s'adressent à une centaine de produits, et on voit les produits correspondants sur, sur les fiches des, euh, sur les fiches des, des, des, des, des modèles, on se rend sur api3d.fr avec le moteur de recherche, on va taper la référence de son produit, le nom de son produit Donc ou la référence de la pièce détachée. WZ22A. On peut taper la vaisselle, sinon, si c'est si, si ouais. plus simple, euh, et euh, on va euh, euh, trouver toutes les pièces qui sont disponibles. Ou sinon, dans l'autre sens, on va sur boulanger.com, on va sur la, la fiche les caractéristiques de son produit et à côté de la notice de votre produit, ouais. on va retrouver euh, un, un lien vers api3d.fr si les pièces sont disponibles. D'accord. On identifie la pièce euh, et euh, on appuie sur le bouton Télécharger. A partir de là, deux solutions. Soit vous avez une imprimante 3D. Donc je vais télécharger ouais. le fichier, en oui. fait le, le, comment la, le, le modèle. Le modèle de la pièce en 3D, oui. avec toutes les informations qu'il faut. Exactement. Je vais télécharger le modèle et je vais pouvoir euh, ben, la mettre, le mettre dans mon imprimante 3D si, si j'en possède une. Euh, avec des préconisations d'impression que l'on donne sur euh, la nature du, du, du, du consommable qu'on utilise euh, la, la, la densité qu'on préconise par exemple pour imprimer cette pièce euh, mais euh, aujourd'hui on, on le sait, euh, le, le taux d'équipement en imprimante 3D est relativement faible encore, euh, donc on a décidé d'aller plus loin et de se dire comment on peut faire pour euh, mettre en relation des personnes qui ont des, des, des imprimantes 3D avec des personnes qui ont besoin d'en utiliser Où est-ce qu'on peut trouver des imprimantes 3D en fait On peut en trouver euh, chez son voisin on peut en trouver dans des fab labs dans dans, dans des lieux mmh. euh, de, de, de création euh, on peut en trouver dans des universités et dans certaines entreprises aussi dans qui certains est, lieux euh... publics aussi je crois dans certains y des, des imprimantes 3d il n'y avait pas la poste qui avait lancé une initiative comme ça la poste je dans certains bureaux de poste ouais. euh, euh, met à disposition un, enfin ont un service d'impression 3d mmh. et après il y a des grandes entreprises comme sculteo par exemple donc je, met... je télécharge mon fichier je le mets sur une clé usb c'est ça oui Globalement, bon, c'est ça, une carte mail, SD. Euh... Ouais, c'est ça. Ah, ça euh, donc, soit j'utilise mon imprimante 3D, soit euh, via un, un partenaire qui s'appelle 3D Hubs, qui est un peu le, le Airbnb de l'imprimante 3D, euh, on va trouver une imprimante 3D près de chez soi euh, et on va pouvoir faire imprimer ce, ce bouton, ce suceur d'aspirateur, moyennant, moyennant euh, quelques euros pour, pour le consommable et pour, pour l'usage de l'imprimante 3D. Ça coûte combien Tiens, par exemple, voilà, mon, petit, mon petit cache de télécommande que j'ai pété. Ça coûte combien Parce que si ça coûte plus cher qu'une la, la, télécommande universelle, euh, ça vaut pas le coup. Pour la planète, euh, peut-être Oui, pour la planète, oui. Ça, en plastique, c'est 11 centimes. Donc, si j'ai une imprimante 3D, en plastique, c'est 11 centimes. Ça me coûte 11 centimes de matière première, on oui, va dire Oui, exactement. Après, il faut rajouter, bien sûr, l'électricité, mais ça correspond ouais, un peu à une console voilà. de jeux vidéo, l'électricité. Ouais. Et si maintenant, je loue les services d'une imprimante 3D Ça, ça, peut, ça peut être... Euh, 4, 5 euros, 6 euros, euh, ouais. parce qu'il y, y a un peu de manipulation par la personne qui possède l'imprimante ouais. 3D, euh, il y a un peu de consommable, il y a un peu... C'est encore de... un peu cher quand même, Jean-Philippe, on est d'accord Non Enfin ça, ça, 4, 5, 6 euros, euh, c'est pas donné, hein C'est pas donné, mais les, les technologies évoluent et l'objectif c'est de se dire qu'on on, on, on va vers un taux d'équipement qui va être de plus, important, de plus en plus important. Oui, les prix vont baisser naturellement. Et, et, et l'objectif, c'était le deuxième objectif d'API de, 3D, c'était de, de montrer que l'impression 3D, ce n'était pas juste imprimer des, des petites figurines ou juste imprimer... Oui, euh, des trucs qui ne euh, servent à rien. On se va servent à rien. Exactement. Temps. Et là, ça sert à quelque chose. Exactement. Mais euh, alors, si, si j'ai bien compris, vous avez des, des centaines de références, mais il en faudrait des dizaines de milliers pour que tous les produits soient... Enfin, en tout cas, soient référencés. Est-ce que les constructeurs, mon constructeur de four ou de grippin, jouent le jeu Est-ce qu'il est y, y a des questions de droit là-dedans ou pas De brevets oui. Oui, oui, oui il, y a, il y a des questions de propriété intellectuelle, il y a euh, des questions de, de, de, de brevets euh, enfin, liées à la propriété intellectuelle. Et l'objectif avec API3D, c'était de se dire euh, on, on passe un peu au-dessus de ça sur nos marques, donc Essentiel B et Listo, et on va mettre en open source euh, les, les, les, les modèles de pièces détachées. Et c'était principalement pour montrer également à nos clients et à, et à nos fournisseurs que c'était possible, en fait, et que ça avait du sens pour les clients. Euh, c'est bien le début d'une démarche. Et l'objectif avec API3D.fr, c'est de pouvoir dire euh, euh, à nos fournisseurs et à d'autres marques internationales mmh. euh, ben, Regardez, ça a un intérêt pour, pour vos clients, pour nos clients, euh, c'est un intérêt pour vous aussi, ça évite de, de stocker des pièces pendant des années et des, des années. Euh, et euh, mais ça ne met pas un peu à mal leur business parce qu'on sait que, bon, bon, je, excusez-moi, j'emploie un terme un peu, un peu violent, mais ils se gavent quand même en termes de marge avec ce genre de produit. Vous allez payer ça 15 euros chez un un, je sais pas moi, un constructeur de pièces détachées. Donc, est-ce que vous êtes y pas en train de, ils sont pas en train de, de se tirer une balle dans le pied si demain, on peut imprimer nous-mêmes ces pièces détachées. La pièce détachée peut être chère, parce qu'il faut se dire qu'il y, y a une notion de, de stockage derrière qui coûte, qui coûte très cher oui, aussi. Oui, enfin, y les, les constructeurs aussi euh, marchent bien dessus. Ça fait partie de leur business model. Ça fait partie de leur business model. Donc là, voilà, est-ce que tout le monde va être d'accord là-dessus Ce, ce, là ce qu'on qu se dit sur des pièces comme ça, bon, déjà, bon, celle-ci n'existe pas en tant que pièce détachée, mais pour, pour le bouton, euh, ce n'est pas là-dessus qu'il y a un, un, un vrai intérêt, une vraie expertise de la part de, de mmh. la marque. Euh, là où il y a une vraie expertise, c'est sur des cartes électroniques, des moteurs. Euh, et, et, et ça, aujourd'hui, on ne peut pas les faire en 3D. Donc, l'objectif, c'était de se dire, on ne va pas mettre toutes les pièces détachées, 100% des pièces détachées, parce que ce n'est pas possible. Il y en a qui ne sont ouais. pas techniquement imprimables. Euh, mais pour certaines pièces, c'est un intérêt, dans quelques années, de pouvoir retrouver l'usage de son produit pour, pour cette petites Donc, pour l'instant, on retrouve les, des références que de produits, on le disait, Essentiel B, qui est la marque, oui, B et Listo, marque ouais. de distributeur de, de oui. Boulanger, et Listo, c'est oui, ça c'est ça, son autre aussi... de marque, oui. Voilà. Parfait. Euh, une petite question concernant euh, en fait, le, le, le fait que vous vendez, vous aussi, des imprimantes 3D. oui Je vais chez Boulanger, je peux acheter une imprimante 3D. Exactement. Euh, et et, et c'est ça, et j'en reviens sur... Notre objectif, c'était de montrer qu'on n'imprime pas juste des, des, des, des, des conneries avec une imprimante 3D, euh, qu'on la vend pas comme une console de jeux vidéo, mais euh, qu'on qu permet à nos clients d'imaginer cette technologie dans leur, oui. dans leur quotidien. Euh, d'imaginer qu'une imprimante 3D que l'on vend à partir de 300 euros donc c'est assez accessible euh, ben on peut imprimer des, des objets comme, comme ceux-ci comme euh, là on n'est que encore sur de l'électroménager et du multimédia euh, mais on peut le voir à l'écran il y a plein d'accessoires, plein d'usages plein qui sont possibles grâce à ça Et euh, chez Boulanger, je, vous avez des imprimantes 3D qui sont à disposition des clients justement pour imprimer des objets Pas encore Pas encore, euh, ça, fait partie y de, oui, ça, ça fait partie de la, de la continuité du, du projet. Pour, pour remettre un peu le projet dans, dans le contexte, euh, c'est un collaborateur qui nous a amené cette idée, un collaborateur mmh. qui, qui est passionné d'impression 3D, euh, qui est arrivé euh, avec, euh, avec une de ces pièces-là, qu'un client avait modélisé et mis en ligne gratuitement, en open source. Et il, et, et il est venu vers nous euh, mi-novembre dernier. Donc, il y a moins de six mois. Ouais, vous avez vite réagi. On, on a très vite réagi parce qu'on a très vite vu le potentiel pour, pour mmh. nos clients et pour nos produits. Euh, le but, c'était de montrer en, en très rapidement mmh. à nos clients, à nos, à nos partenaires et à nos collaborateurs qu'on pouvait faire quelque chose qui, qui a du sens en un laps de temps très réduit et pas avec des, des moyens euh, ouais. faramineux. Euh, donc, c'est bien le début de la démarche. Il y a énormément de choses encore à aller explorer, dans nos centres SAV, dans nos, nos magasins, oui, euh, dans zéro, la conception en fait, de nos cette, produits. De, de, de, de, de, de toute cette histoire. Oui. Euh, dernière chose, Jean-Philippe, aujourd'hui, on arrive à imprimer, donc, vous le disiez, des, des, petites, des petits objets en plastique. Euh, maintenant, il mmh. y, y a des imprimantes qui permettent d'imprimer du fer, hein, en tout oui. cas de l'acier. Est-ce euh, que demain, ou après-demain, on pourra imprimer des choses beaucoup plus complexes. Je ne sais pas moi, par exemple, une plaque électronique, vous en parliez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est du domaine de la science-fiction ou on peut l'imaginer on peut l'imaginer euh, et, euh, et on le fait déjà en fait. Avec des imprimantes professionnelles, on peut arriver à faire euh, du, du, du, du prêt-à-porter quasiment. Okay. Euh, on peut arriver pour à tous ceux qui sont avec nous en vidéo, on voit qu'on imprime. Alors c'est bon, c'est une robe imprimée en 3D. Je ne suis pas persuadé qu'elle soit hyper confortable, hein, mais ça existe. C'est ça, ça existe. On peut imprimer des, des métaux, on peut imprimer ce bouton en or si vous voulez, on peut l'imprimer en or euh, et... et, et Demain, en fait, le, le, le vrai enjeu, c'est que ça arrive dans, dans, dans les foyers et que ces machines qui sont professionnelles et qui peuvent imprimer de la nourriture, mmh. euh, par exemple, puissent être accessibles euh, à tous. Moi, j'ai déjà mangé un bonbon imprimé. Il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire. Après, le goût doit être assez bizarre. similaire, mais c'est un peu, oui, un peu bizarre. Rigolo. Oui, on peut même euh, imprimer des pizzas, des trucs comme ça. Oui. Mais euh, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que demain ou après-demain, on pourra imaginer euh, imprimer de l'électronique Oui, il y a, euh, en fait, là, les, les limites sont, sont, vont être vont repoussées, être euh, bien que la, la technologie de la 3D a plus de plus de 20 ans, et quasiment, quasiment 30 ans. Euh, Tous les jours, euh, tous les mois, il y a des, des nouveaux mmh. types de, de filaments qui existent. On peut imprimer en fibre de carbone, on peut imprimer avec du, des, des filaments à partir de bois. Euh, euh, et, et demain, euh, des matériaux de plus en plus complexes, avec des imprimantes qui, qui permettent d'allier plusieurs, plusieurs matériaux, euh, seront accessibles à tous. On parle même d'imprimer de, des organes. Oui, ça existe, quand même ça existe incroyable. déjà. Ouais, ouais, ouais et eh bien voilà une initiative intéressante à découvrir donc c'est Happy 3D le site Happy 3D tout simplement euh, alors on en est qu'au début hein. je le disais tout à l'heure c'est dans zéro on verra bien comment tout ça va évoluer mais en tout cas c'est une très bonne initiative merci beaucoup Jean-Philippe Alain. merci beaucoup responsable donc de l'innovation et de la veille chez Boulanger euh, vous restez avec nous De quoi je mêle la suite dans un instant ce sera avec Victor Jakimovic, on va parler de Tracker avec lui à tout de suite De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV François Sorel C'est De Quoi Je la l'actualité des nouvelles techno. Avant de se dire au revoir, avant de se retrouver la semaine prochaine, il est à mes côtés, il est là, regardez-le, Victor Jakimovic. Moi-même. <rire> Salut Victor. <rire> Salut François. Victor Jakimovic qui, vous le savez, euh, très régulièrement euh, dans De Quoi Je Mêle vient pour nous faire découvrir ses coups de cœur high-tech. Et aujourd'hui, attention, un seul thème. C'est vrai que là, en théorie, les beaux jours doivent arriver. Oui, on peut le penser, on peut l'espérer. Voilà, on peut l'espérer. Et donc, il est important quand même de garder la forme, d'être en forme, etc. Et je pense qu'il est temps quand même, malgré tout, de faire un point sur les nouveaux trackers d'activité qui sont là Le ballet nouveau parce qu'il en est sorti effectivement pas mal en même temps là euh, avec de nouveaux services de des évolutions oui. par rapport aux précédents euh, et puis et puis le temps a aussi donné l'occasion de faire des choses un peu différentes donc j'ai fait évolue, une hein, petite sélection ouais, tant sur le plan design que technique qu'information. Qu mmh, alors j'ai fait une petite sélection Euh, totalement perso et que j'assume, de quelques trackers, <rire> voilà, que ah, j'ai testé, ouais, hein, et quelques trackers, car ceci aussi est un tracker. Victor, mais alors là, franchement, non, mais vous êtes le meilleur. Là, vous avez combien de trackers sur le bras 5 cinq, cinq, cinq, cinq, cinq voilà, cinq. plus les chaussures. Plus cool. les chaussures. Alors, on va commencer par le premier. Oui Le premier, a priori, c'est Weezings. Weezings, c'est un tracker dont le design est intéressant, étonnant, euh, qui fonctionne avec un écran de ce qu'on appelle e-ink. Et dans un écran e-ink, euh, on consomme extrêmement peu. Donc une pile va assurer six mois de fonctionnement. Ça, c'est pas mal. Pour un produit qui, de surcroît, est étanche, Euh, on peut plonger avec euh, jusqu'à 50 mètres, en théorie. – La jeune fille qu'on voit en version vidéo, elle y avec avec euh, le... ?– Avec le tracker, certainement. Le tracker. Mais je l'ai laissé à la maison, j'en ai besoin. – ça, ça peut changer. Euh... Enfin moi, typiquement, ça peut peut-être faire évoluer mais mon, mon choix. Enfin bon, c'est Alors, ce tracker au demeurant euh, existe avec différentes couleurs de bracelets, etc. Particularité également, une pression dessus et ça donne l'heure. Ouais. Mais, mais, mais il y a un problème. C'est que, pour le moment, il y a un petit défaut de fabrication. C'est-à-dire que le, l'objet dans son bracelet tourne oui. et que, donc, l'heure, on ne sait plus où on en est. – Ah, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixe et il tourne ?– Il se oh déplace. – Ah ouais, non, mais c'est franchement… – Il va y avoir des modifications, je rassure tout le monde. Ils ont modifié la structure des bracelets. Bon, deuxième chose, d'ailleurs, qu'ils devraient améliorer, j'en ai discuté avec eux, euh, ça ne m'intéresse pas d'avoir… Mon activité physique en premier. J'ai plus souvent besoin de regarder l'heure que l'activité physique. Donc, donc j'aimerais l'inverse. Par défaut, qui est l'heure en fait. J'aimerais par défaut qui est l'heure, mais ils n'ont pas fait ah. jusqu'à présent pour une raison simple, c'est que la mise en jour toutes les minutes consomme de l'écran consomme. Ah d'accord. Ouais, donc hein. ils avaient une bonne raison. Donc ils vont trouver une solution où, par un mouvement de l'objet. – Ça rafraîchira… Euh... – Ça rafraîchira seulement quand il y aura le mouvement de l'objet. Okay. Bon, très bon produit au demeurant, c'est un bon podomètre de base, 70... 50 euros. Ah, – 70, pardon, pardon. Voilà, je me disais, 70 pourquoi, euros, alors j'ai 70 euros Peut-être que tu avais, vous, vous aviez des prix, peut-être, c'est peut-être pour ça. – Ouais, ouais, alors. absolument. Alors, – On enchaîne avec iHealth maintenant, le Wave de iHealth. – Ouais, qui est une jolie montre… Oui. Avec un euh, écran plutôt sympa, c'est quoi C'est du LCD, ça C'est un écran de type LCD, absolument. Oui. Il n'empêche qu'on a une autonomie convenable de 5 jours. Et on a, sur le simple bouger du poignet, hein, normalement, l'apparition de l'heure et de toute l'activité. Alors, High Health avait déjà fait un modèle identique oui. à celui-ci. Mais, particularité... Celui-là, qui est le nouveau, est conçu, entre autres, pour la natation. Il est capable de reconnaître plusieurs nages différentes hein, et donc de mesurer vos performances en natation, car il est étanche, bien entendu. Euh, C'est un très joli produit, bien foutu, euh, plutôt élégant. 80 euros... Euh, il bien entendu comme le précédent, il mesure également le sommeil, enfin tout ça est, est, est tout à fait classique. Bon, ça c'est donc le else Oui. On enchaîne avec le Move Now. Le Move Now, autrement dit, bouge ton cul, quoi, en clair. <rire> euh... là Victor, ce sont vos propos, bien évidemment, que bien je Bien évidemment, pas. mais j'assume ma traduction. Mais euh... j'ai bien compris. Le Move Now, alors le Move Now, lui, il donne pas les pas. Il est un peu bizarre quand même, hein, on dirait. Euh... Ah, ben c'est un petit objet plastique dans un bracelet, l'objet oh. étant d'ailleurs de oui. différentes couleurs. Hein, on dirait un tracker dans un barésil, un peu. Un peu, mais c'est assez élégant, et d'ailleurs ça a été primé avec un. Di... Ça a reçu un dot d'or du ah design. Oui. Bon. Et alors, curieusement, celui-là ne donne pas les pas. <rire> Là où tous ça les trackers. Tous les trackers que j'ai eus ce matin me disent. Pour venir ici, tu as fait 2200 pas à un pouillem près. Celui-là, il m'a dit, tu as fait 5 minutes d'activité. Des fois, 10 000 pas, et il me dit, tu as fait 1 minute d'activité. Lui, que... il ne s'intéresse qu'à l'activité sportive. Ah oui, donc intense. Intense. Si on marche, c'est pas ça qu'il nous faut. Si, mais on marche rapide sur un programme de coaching, car en réalité, ça, c'est un coach. Ça n'est pas un tracker habituel. Vous définissez un programme, vous définissez un contenu. Vous avez une vidéo sur votre téléphone ouais. qui va vous dire « voilà ce qu'il faut faire ». Qui va vous dire « allonge ta foulée si tu veux ». Qui va vous dire « reprends cinq minutes d'activité, blabla enfin, ». C'est un vrai coach. Donc c'est vraiment pour les sportifs, là. Est on, on est vraiment on est, est pour plus la gniotte, les sportifs. Euh, ça fonctionne sur la marche, la course, la nage, avec trois nages reconnues, le cardio-boxing, c'est quand on fait semblant de, mais on, on assiste quand même. Vrai le vélo, à condition bien entendu de mettre ça à la cheville, c'est livré avec des bracelets permettant de le mettre à la cheville. — Assez grand. Euh, et, et de façon très précise, ça vous donne tout un programme d'activité physique. Alors ce « move » n'est pas vraiment une nouveauté, mais comme il n'est pas connu... Oui, ou, — c'est Ou malheureusement on peu en a connu... — On n'en a jamais parlé, visiblement. — Mais non. Ouais. Euh, J'ai pensé qu'il était intéressant. Il vaut, lui, 80 euros. Il est sur pile. La pile dure 6 mois. L'étanchéité est évidente. Et on le trouve en rouge, en bleu, en noir et en blanc... Euh, le bracelet est en lui toujours noir. Parfait. C'est bizarre, vous dites 80 euros. C'est 80 euros, non Non. Non. V-I-N-G-T. Il n'y a pas de S. Mais je ne crois pas. Mais je ne mettrai pas ma main au feu. Oui, parce et... que Google me dit l'inverse. Je, je, ah je... Quand vous Google... m'avez dit 80 euros, là, on est entre nous, je vous raconte tout. Je me suis dit, mais oui. tiens, c'est bizarre. T'as vérifié. Hein et Voilà, j'ai tapé. L Hypocrite. Et je, je avec un... Non, mais... <rire> parce que je n'étais pas sûr <rire> non plus, c'est pour ça. Euh... Et puis, quelle idée aussi de faire des produits à 80 euros Il ne pourraient pas faire 79 comme tout le monde. Ah, mais en réalité, là, ça ne pose ça pas de problème. Être, ça doit être 79-99, <rire> mais ça m'empêche. Ça donc moi. on va rester là sur 79-99, on n'aura pas de problème voilà. de liaison, les liaisons dangereuses. Comme on, dit. Ouais. on enchaîne avec Fitbit. Fitbit Alta. Fitbit Alta, c'est incontestablement le plus beau. Oui, c'est vrai qu'il a un design. Il a un design superbe. Il a des bracelets totalement interchangeables, facilement. Hein. Euh, alors il y en a dans toutes les couleurs. Il y en a en cuir. Il y en a. Euh... Là, on voit qu'ils ont soigné le design. Ah, à le, le design. Que, voilà, ils est... assument totalement qu'on puisse avoir ce type d'appareil. – Au poignet tout le temps ?– Absolument, il est fort joli, alors il nous fait quoi celui-là Il nous fait le suivi à la reconnaissance des activités, éventuellement il va nous rappeler « Coco, t'as pas bougé tes fesses de ton siège depuis une heure, euh, va faire un peu quelques pas, etc. » oui. Il nous rappelle, euh, il nous dit « Attention, tu as laissé ton téléphone dans ta poche et tu l'as pas entendu, on t'a appelé ». D'accord, donc il va, il va aussi nous envoyer des notifications. Il va envoyer des notifications sur le téléphone, pour le téléphone. Il nous fait le sommeil. Il nous fait aussi les notifications sur le SMS. Il nous fait le calendrier. Ah oui, donc il est plus complet quand même, hein, parce ah qu'il est plus complet, mais on n'est donc... plus, plus tout à fait au même prix. Oui, mais parmi tous ceux euh, Aucun, que que faisait avez... voilà, Aucun ne là, faisait ça, c'est ça, est connecté ça. véritablement avec le smartphone et il nous envoie des, des, des, des notifications. Absolument. D'accord. Euh, donc, il vaut 140 euros. Il y a des bracelets en élastomère de différentes couleurs à 30 euros. Bracelet en cuir à 70 euros. Il y a un bracelet en inox même qui va sortir 100 y a, euros, y s'il y vous plaît. – Il n'y a rien à 80 euros. – Il n'y a rien à 80 vous, vous, vous, euros. euros – 2 ça, moi, on est sauvés. – Teuro. Teuro, zoro, comme tu veux. Euh, zoro n'est pas. – Non Et, et également, il est, euh, comment dire, euh, apérable avec un Mac ou un PC grâce à un dongle fourni. D'accord. Et donc là, à ce moment-là, ça va être. pas seulement un smartphone. C'est le, pour le le les données sur le PC ou le Mac. Le Fitbit Alta, donc. Le okay. Fitbit Alta, qui est vraiment le plus chouette du lot. Je dois dire que ma chair est tendre à flasher dessus et je vais avoir du mal. Bon. Madame Jakivowicz Bon, il faudra que Victor que vous surveillez maintenant son activité physique pour voir si effectivement malgré tout. Elle se euh... surveille toute seule, et elle est grande. Et... Bon, oh. D'accord. Oui, mais de <rire> temps en temps une petite motivation supplémentaire. Attention, t'as <rire> pas assez couru. Tout ça. Euh, et, et le. On dé... veut... Alors, Garmin. Le, le dernier, le dernier bracelet, parce qu'il y en a d'autres derrière. Alors d'abord lui. Euh, ah oui, non, mais clairement lui, il a capteur cardiaque. Ce que n'ont pas les autres, un cardio intégré. Il a, ce que n'ont pas non plus les autres, un GPS intégré. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus dodu, on va dire. Ah bah, Il est plus dodu, il est un peu moins élégant oui, que l'ALTA, voilà. c'est clair. Ceci étant, il reste d'une dimension oui, très oui, oui. raisonnable et d'un style très raisonnable. Euh, lui, il est extrêmement complet puisque grâce à son GPS, on va pouvoir tracer son parcours sur la carte sans avoir besoin de smartphone. On est d'accord. Sans avoir besoin de smartphone, euh, on va bien entendu... Alors lui également nous signale les appels téléphoniques, les SMS et les mails. Il affiche les mails. Il affiche les mails sur son écran transflectif MIP. Alors, le transflectif MIP, MIP, alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien. MIP, c'est une technique de LCD qui s'appelle, qui veut dire Memory in Pixel. Bon, c'est comme ça. Oui. C'est une technique de LCD destinée à consommer pas beaucoup. Et transflectif, ça veut dire qu'on utilise la lumière. Ambiante, ah, qui afficher. par réflexion hein, va nous afficher mieux. Bien, Donc en, en plein soleil, mais surtout en plein soleil, on arrive à dire quelque, on voit chose. quelque chose. On voit quelque chose. Ce qui n'est pas obligatoirement le cas du LCD classique. Donc un, cette technologie est un concurrent de le ink par certains côtés euh, et qui a des tas de qualités. Donc ce Vivo Smart HR Plus qui est lui aussi oui. totalement nouveau vaut 219 euros. Il, est, il a 5 à 8 jours d'autonomie. Il est étanche. On peut plonger avec. Ça euh, se voit d'ailleurs. On voit qu'il est en caoutchouc et qu'il a été conçu pour l'étancher. Oui, oui, oui. Ouais, non. Bon, alors le prix, en revanche, bah, on le sent passer. Ben, 219. Bon, bon. comme, oui. comme ça, je ne dirais pas 220 mmh. euros. Je <rire> dirais <rire> 219. 219, on est bien. Ouais, on y est bien. Voilà. Voilà. Euh, Excellent produit, bon. tout à fait conseillable aux sportifs qualifiés et compétents. Bon, Victor, on va terminer avec une paire de chaussures maintenant. Ouais. Plutôt sympa, moi, je trouve. Ouais. Hein Où il n'y a pas d'ouverture. Bon, c'est pas du 43, parce que moi, je chausse pas. Non, ça, c'est du 41. Ah pas ouais. pu, très honnêtement, j'ai pas pu les blanc. essayer. Oui. Mais Allô je oui. fais confiance au fabricant que je connais par ailleurs et qui a des grosses ambitions. Le fabricant, c'est Under Armour. Et les grosses ambitions, ils ont tout bêtement envie de devenir Nike, de remplacer Nike. – Oula, c'est quand même tout un bêtement. peu, un oui, peu oui, prétentieux. Oui. Bon, – C'est prétentieux. – On leur souhaite bon vent. – Ça, c'est <rire> le Speedform Gemini 2. Et alors, j'ai eu beau le tourner dans tous les sens, j'ai pas trouvé le tracker d'activité. <rire> – Mais non, mais il, Pourtant, il a y Pourtant, il y en a un. – Non, non, non, il y a un tracker d'activité, il est dans la chaussure que je tiens. Il est dans ah, la chaussure de y droite. Il n'y a qu'une chaussure qui a ça. Il eh n'y a oui, qu'une chaussure. Qu ouais, ouais. y qu chaussure qui contient le tracker. Vous ne pouvez pas accéder à quoi que ce soit pour le recharger parce que la pile et le système durera plus longtemps que la chaussure. Non, ce n'est pas vrai. Si les chaussures sont prévues pour faire 400 km, et au bout de 400 km de On course... L'appli vous dit, puisqu'il y a une appli qui va avec, bien sûr, l'appli vous dit il faut les jeter, ça y est, elles ont fait leur temps, elles n'ont plus l'amortissement, oui, elles n'ont oui. plus, etc. Alors que le tracker qui est intégré dedans, le tracker d'activité, lui, a 600 km d'autonomie. D'accord, c'est impressionnant quand même. Donc c'est totalement caché et, et c'est le petite... premier, c'est le seul. C'est une petite révolution. Jusqu'à présent, on avait déjà des godasses avec système de tracker, oui, oui. mais il fallait, comme les, toujours, les... là, plus de charge, plus rien. Donc ça se connecte au smartphone, malgré tout. Ça temps. se connecte voilà. au smartphone, et, et va on, a... Quoi, notre... et on les... a le euh... temps, la cadence, la durée, la distance. Attendez, est on peut ça, programmer, je fais un running de style semi-marathon, ouais, euh, ouais. je fais du fractionné, enfin, c'est tout à fait, tout à fait remarquable, et ça ne vaut, j'irais jusqu'à dire que 150 euros. Ce qui compte tenu du prix d'une paire de godasses de running jusqu'à présent... Ce n'est pas, pas énorme. Je suis complètement d'accord voilà. avec vous. D'autant voilà. que vous savez qu'il y a un paramètre important dans les, les chaussures, c'est la légèreté. Et celle-ci est très légère. Et, et encore, vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec votre smartphone. Il est capable de mémoriser 5 courses. Et l'appérage au smartphone Après, se fera re, rentrer à la maison. donnera les, les résultats. Voilà. Under Armour. Under Armor, une marque à suivre qui fait plein d'accessoires. Allez vous balader sur Internet, ils font plein de trucs ouais. euh, pour le sport. C'est l'Under Armour Speedform Gemini. Merci beaucoup. De Deux. Deux. Gemini. Deux. Merci beaucoup, Victor. <rire> Salut, François. On se retrouve très vite dans De Quoi Je Mêle et ce De Quoi Je Mêle est terminé. Merci d'avoir été là. On sera bien sûr fidèle au poste vendredi prochain. D'ici là, profitez bien de votre week-end. Merci de nous suivre à la fois sur rmc.fr en version audio et la version vidéo sur 01 TV. A très vite. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01 TV